Mon cœur en est sûr et certain Il aime un cœur et c'est le tien Tout seul, ton cœur est triste Tout seul, mon cœur s'attriste Un seul remède, laissons-les, laissons-les Rien n'existe pour eux que de parler d'amour. Ensemble tous les deux, ensemble ils ont pour un monde. Mais Tu vois, ils savent se parler Trouver les mots, les inventer Ton cœur laisse le faire Puisque je sais lui plaire Il ne te reste qu'à m'aimer, à m'aimer La vie me semble un jeu Où se gagne l'amour Thank you